Jeep à l'instant qui nous a servi donc son Noël euh, totalement médiéval dans, dans l'ambiance, euh, dans une langue absolument inconnue, sans doute du vieux français. Et euh, euh, on va passer maintenant. On nous voit une balade, quelque chose de sympathique, de calme. Euh, donc on est loin des batailles rangées entre eux, gens qui ont trop fêté. Euh, « Around the Christmas Fire »« Guitar Interlude » Avec mon accent alzaco français à couper au couteau J'ai essayé de, parler, de lire le texte en anglais Mais euh, c'est encore une fois loupé euh, Composé par euh, D.M. Wiggins Le 1er décembre 2008 Interprété par Simply Wiggins euh, qui, a, a, qui a son site web euh, Je vais aller regarder Un, un petit coup d'œil sur sa page Euh, ce que l'on peut attendre à, à trouver ici, euh, oui, alors que des MP3 d'ambiance de classique, de musique instrumentale et de, occasionnellement des, des de la folk music, euh, euh, plus d'informations et des liens, des, li des liens sur ce que fait euh, bon, oh, la biographie. Euh, il a 34 ans, il s'appelle David Michael Wiggins. Ah ben voilà le nom entier. Il est British, donc britannique. Euh, Manx, euh, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Manx. Ah, l'île, Isle of Man. Voilà, ça doit être ça le Manx. Euh, son signe du zodiaque, on s'en fout. Euh, les influences classiques, film avant-garde, ambiant, psychédélique, du du kraut rock, hein, rock folk, new age, new age et toutes sortes de musiques du monde. Il y a même des images, il y a deux photos. Donc, euh, il y a quand même, donc effectivement, on a quelques renseignements sur lui euh, sur euh, son site. Euh, Donc après les renseignements, eh bien, on va écouter sa musique euh, Around the Christmas Fire Guitar Interlude. Information de licence quand même, Creative Commons by NC 2.0. Mm. C'était à l'instant Simply Wiggins, oui c'est très court, hein. à peine même pas une minute de guitare classique. Ben oui, ils, ont pas fait... ils font plutôt dans, les... dans la bizarrerie habituellement en musique libre et on arrive bientôt à la fin du programme, sauf mise en ligne de dernière minute par ceux que je surveille au cas où un nouveau chant de Noël arrive encore une fois en ligne. On finit avec Noël Noël de Stéphane Roger, qui a été mis en ligne juste hier soir. Euh, que je retrouve euh, les infos exactes. Donc, euh, composé le 18 décembre et mis en ligne le 19. Euh, ça n'a pas traîné. Euh, C'est arrivé à temps pour l'émission. Donc, sous licence Creative Commons by NCND 2.0, comme il a l'habitude d'ailleurs depuis ces quelques temps, Donc, euh, musique classique euh, ou balade euh, ou euh, easy listening ou soundtrack, euh, vous classez ça dans ce que vous voulez. Moi, euh, voilà. la géolocalisation musicologique, ce n'est pas mon fort et ce n'est pas le plus important. Donc, euh, après ça, sauf, euh, dernière, sauf mise en ligne de dernière minute, ce sera la fin de la soirée. Donc, j'avais annoncé vers 23h, j'étais pas très loin finalement. Noël Noël par deux et par Stéphane Roger. Et à l'instant, Stéphane Roger qui clôture ce programme, puisque euh, j'ai bien surveillé. Euh, enfin, je vais juste quand même, on va rejeter un coup d'œil euh, pour être certain. Euh, donc, euh, je rafraîchis la page. Mais à mon avis, il n'y a pas eu de nouvelles musiques sur le site. Donc, on est arrivé jusqu'au bout. On a l'intégralité de la musique libre de Noël euh, qui est passée dans cette émission. Et donc, ben, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, Yo, Lou, Iloa. Glad, Reich, Frohe, Weinharten. Et qu'est-ce qu'il y a encore Merry Christmas, évidemment. Joyeux Noël, joyeux Noël, Comme vous voulez. C'est donc la fin de cette émission de Noël qui a quand même duré ben, pas loin de 3h30, hein, 3h40 et quelques Donc on se quitte sur nouveau un petit coup de grelot que je remets donc au niveau normal puisque je ne vais plus parler par-dessus. Donc on va pouvoir les écouter en entier puisque c'est le dernier enregistrement de Noël en fait qui est arrivé en ligne. Ça a été enregistré tout à l'heure vers 17h30 exprès pour l'émission un joyeux Noël direct live from the Helsas par moi-même.